Faites-le pas donner mon plat, tant que je finis dans la sauce, ou la Europe s'étasse, mais sinon oh j'ai pas ma dose. Faites-le pas donner mon plat, faites-le pas non faites-le pas, et pendant que les parents dorment, je suis devenu inarrêtable. Faites-le pas donner mon plat, tant que je finis dans la sauce, ou la Europe s'étasse, mais sinon oh j'ai pas ma dose. Faites-le pas donner mon plat alle pas non fallait pas ah dépendants les parents dort mais je venais inarrêtable je dans la sauce magie tu vois tout s'agiter alentour de la grosse machine c'est cela même depuis que je l'ai quitté j'en peux plus dis-moi qui t'ai déjà en sa coche pied de terrain miné j'oublie tout déterminer si je commence tu vas me terminer je sais mais c'est inutile de le préciser elle doit te t'en t'en l'ordre mais puis sont laissés ivés on sait pas ah, le plan du noir non non no, racisme non tu fais éponge tu fais éponge tu prends pas pas kimono traitement ah, pour les petits bobos j'avais pas la bête qui dort tu pensais à la bague avec toi mais je crois vient qui un qui broco oh yeah, oh fallait pas donner mon place fallait pas vite fallait pas aller fallait, fallait, fallait, fallait, fallait. fallait pas donner mon place peut-être que je finis dans la sauce moula europe c'est tasse Dans dans j'ai pas ma dose, fallait pas donner mon place, fallait pas non fallait pas, et pendant que les parents dorment, je suis devenu inarrêtable, fallait pas donner mon place, moi que je finis dans la sauce, ou la Europe c'est tasse, dans dans j'ai pas ma dose, fallait pas donner mon place, fallait pas non fallait pas, c'est pendant que les parents dorment, je suis devenu inarrêtable, pas un euro dans la poche. À fin du mois on approche, je mets du gros son sur le toit, je gaspille essence comme à la pro, tu peux faire shopping chez Lacoste. Ça comme de l'imposter, comme le jaune top chez la Poste. Je te gaffe à ma posture. Semaine, t'étais où quand il y avait que les pattes pas une quantité tu veux le verre de lait et la natte mais c'est parti comme en cancan dans le plan du noir no no, no racisme non tu fais yponge tu fais yponge apprend pas pas qui mono traitement pour les petits bobos y avait pas la bête qui dodo tu pensais à la vague toi mais je crois qui un qui un qui broco oh là oh fallait pas donner mon place fallait pas ici fallait pas donner mon place peut que je finis dans la sauce moula europe c'est tasse Mais oh non j'ai pas ma dose Fallait pas donnez mon blaz Fallait pas, nan fallait pas Et pendant que les parents dort mais J'suis devenu inarrêtable Fallait pas donnez mon blaz Veux que j'finisse dans la sauce Nous l'a euro p c t as Mais oh non j'ai pas ma dose Fallait pas donnez mon blaz Fallait pas nan fallait pas App ah, dès pendant que les parents dort mais J'suis devenu inarrêtable fare pa fare pa fare pa fare pa fare pa nel mon blas fare pa fare pa fare pa nel mon blas